Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre horoscope de la semaine du 24 février 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé eh bien, déjà un bon week-end et puis je vous propose tout de suite de découvrir ce que les astres vous réservent cette semaine. Démarrons tout de suite par nos amis les béliers. Eh bien bélier, vous traînez la patte, oui, pour rester bien dans votre peau malgré la fatigue qui se fait sentir, songez pourquoi pas, à la méditation en fin de journée. Côté relations, Vénus rétrograde dans votre signe ce week-end vous incite ainsi à examiner en profondeur vos sentiments. Allons-y, allez explorer et n'hésitez pas bien sûr à prendre un certain recul. Ça fait toujours du bien de prendre du recul pour ne pas prendre les choses trop à cœur. Voilà Taureau maintenant. et bien, taureau, lundi et mardi, profitez de l'élan que vous procure Mars Direct. Oui, des opportunités jusque-là inaccessibles se présentent. Saisissez l'occasion de relancer des projets en attente. Par exemple, ce sera le bon moment pour le faire. Côté relations, bah, quelle pêche, oui. Votre dynamisme est là, il rayonne et il est inspirant pour tout le monde. Et puis, bah, célibataire, osez faire des propositions. Oui, oui, oui, c'est le moment de les faire. Gémeaux. Jupiter est à vos côtés. Alors, même si vous avez parfois l'impression d'être un gladiateur au travail, accordez-vous des pauses régulières pour maintenir votre équilibre et votre énergie. Voilà, on essaie de, de s'économiser un petit peu. Côté relations, avec Vénus qui va rétrograder ce week-end, et eh bien, vous avez besoin de revoir certains fonctionnements. Il n'y a rien de mal à ça. Voilà, on essaie de peut-être d'optimiser ce qui est déjà en place. Poursuivons tout de suite. Voyons ce que j'ai noté pour nos amis, les cancers. Eh bien oui, ouf, parce que dès le début de la semaine, Mars débloque une situation stagnante. C'est le moment de transformer votre vie en aventure digne d'un film d'action. Vous pouvez mettre votre chapeau. Côté relations, Vénus ne vous soutient pas et c'est encore pire ce week-end. Aïe, misez sur des confidences amicales pour y voir plus clair. Et puis les amis, c'est très bien aussi. Lion, eh bien jusqu'à jeudi, Mercure et Saturne vous imposent d'analyser en profondeur vos finances Vos placements et vos revenus. Tâchez donc d'économiser. On pense à la tirelire et côté relations, eh bien oui, ça roule. Ça roule en famille et entre amis. Vous partagez rire et défis. Jouer ensemble régulièrement, cela crée des souvenirs inoubliables. On en profite pour sortir les jeux de société. Vierge, lundi et mardi, Mars vous incite à vous lancer dans un projet resté en attente. Il était là, il n'était pas loin, on y pense. Ressortez-le, établissez un plan étape par étape pour vous aider tout au long de votre démarche et arrive ainsi jusqu'au bout. Côté relations, Mercure et Vénus entraînent dans des remises en question. Oui, alors ça arrive et c'est pas grave, ça va vous faire du bien. Posez-vous. Ce week-end, et puis provi privilégier pardon les atmosphères un petit peu intimes pour faire le point. Balance maintenant, et eh bien balance. Ah oui, votre corps défaille cette semaine, mais ouf, parce que selon Mars Direct, dès le début de la semaine, des petits mots pourraient disparaître comme par enchantement au fil des jours. Mais ménagez-vous quand même. Hein Côté relations, Vénus rétrograde ce week-end dans votre secteur du couple. Profitez de ce moment pour revenir sur les points de désaccord et éclaircir un petit peu tout ça. Scorpion, dès le début de la semaine, Mars booste votre énergie et votre dynamisme. Ne perdez pas de temps, utilisez vos talents pour réussir vos projets. Côté relations, essayez de nouvelles activités ensemble, oui. Surprenez-vous cette semaine, sinon l'ennui risque de s'installer sous votre toit ce week-end et ça, on ne le veut pas Sagittaire maintenant, Mars et Jupiter en sens vos finances. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien profitez oui, de ces jours pour investir intelligemment et peut-être diversifier vos revenus si vous pouvez le faire. Côté relation, vous en voulez toujours plus, mais ne forcez rien, non, laissez les autres évoluer à leur rythme, car dès ce week-end, la précipitation sera votre principal ennemi. Alors on en prend son temps, on y va tranquillement. Capricorne, vendredi, la nouvelle lune en poisson vous envoie d'excellentes idées. Ajoutez à cela votre bon sens pratique et vous ferez des merveilles en création. Côté relations maintenant, et bien en famille, Vénus rétrograde vous propose ce week-end de revenir sur des sujets fâcheux. Sachez régler cela en douceur, avec un petit peu de communication, il ne sert à rien de s'énerver, surtout pas. Voilà, en douceur encore. Hein. Verseau, Jupiter nourrit votre sérénité et fortifie votre estime de soi. Oui, alors tout en vous offrant également une chance inébranlable, donc restez ouverts aux opportunités, les planètes s'alignent, comme on dit. Côté relations, c'est une semaine de mise au point, alors tant pour vos relations intimes, qu'avec votre cercle plus large de connaissances, vous savez quoi Prenez votre courage, affrontez-les, on y va Poisson, maintenant, et eh bien vendredi, la nouvelle lune de votre signe est liée à Saturne et Jupiter. Elle vous inspire, et maintenant l'aspect concret des situations. Voilà, osez produire une œuvre d'art, par exemple, c'est le moment pour le faire, toute la créativité sera à votre disposition Et puis peut-être, profitez-en aussi pour faire un joli gâteau d'anniversaire, comme vous savez bien les faire. Côté relations, ce week-end, ne laissez pas les discussions désagréables vous gâcher la vie. Non, non, évitez les esprits mesquins. Entourez-vous de vos proches pour célébrer votre anniversaire et euh, puis profitez de ces, doux, de ces doux moments, voilà, avec euh, les gens bienveillants surtout. Voilà, mes chers amis du zodiaque. et bien, c'était votre horoscope de la semaine. N'hésitez pas à nous laisser un commentaires pour savoir comment ça s'est passé, comment les astres influencent votre quotidien. Est-ce qu'ils vont nous apporter de, de, de belles choses, par exemple Quels sont vos doutes, vos aspirations pour les, pour les mois à venir Voilà. N'hésitez pas euh, à nous laisser votre commentaire. On vous souhaite le meilleur pour la semaine qui arrive et puis on se retrouve surtout la semaine prochaine pour de nouvelles prévisions. On vous embrasse. Ciao